Une autre émission bien chargée et remplie de choses étranges, obscures et malsaines. Donc, en résumé, une édition du Undead Incorporated Show, tout ce qu'il y a de plus normal. Quoique ce soit un mot qui ne cadre pas vraiment bien avec Sinistros. <rire> Entrez dans notre cirque métallique et voyez notre seule et unique triste et pitoyable attraction, l'insignifiant et décadent clown sinistrose. Ha ha ha ha ha! Et par la suite, repartez en pleurant. Ha ha ha ha ha ha! Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son attraction plutôt poche d'assistant, surtout lorsque le reste est encore pire. Ha <rire> ha! Priez pour ne pas y survivre en f o i cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, cause we fucking said so. Go! Je ne vous souhaite pas la bienvenue, bande de p l o u t à cette nouvelle édition de réanimation en ce 3 mai de l'an de disgrâce 2011. Je suis le Dr. Payne Pendragon et une fois de plus, je n'ai pu me débarrasser de ce triste clown décadent et ambulant que Sinistros. e C'est collant, hein, ça? C'est, Oui, c'est collant. On、Très、dirait collant. une crème g lacée、euh, saucée dans le chocolat qu'ils font en plein soleil, qui dépasse la napkin. T'es trop généreux encore. T'es beaucoup trop généreux. En moi, fait, c'est répugnant. Moi, je, ben, Comme un collant à mouche. Oui, <rire> ça, c'est vrai que c'est collant. Très collant. o、ouais. e s t s s e z u g t d a i l le u r s Sauf、pot. que tu viens de m'insulter parce que ça serait moi la mouche. <rire> Excellent, j'ai pas pensé à ça. Je viens de lui mettre les mots dans la bouche, pauvre t a c h e que je suis. Le mot de la mouche, c'est ça. Comment vas-tu? Ça va pas pire, ça va pas pire. On s'en nos... fout.、Ah ouais, fout. C'est pas grave, ça, c'est pas important. <rire> et pour nos auditeurs、euh, qui, sont, qui sont ici présentement, et d o n vous n'avez pas entendu d'Alice Cooper?、Euh... Non, et non, vous n'aurez pas entendu ça ce soir parce que ça ne passe pas à réanimation. Pas qu'on qu n'aime pas Alice Cooper parce que c'est pas notre créneau musical, mais vous n'en entendrez jamais ici, ou à peu près pas, j'imagine pas. b e n ça serait dur à en passer. b e n c'est pas, pas très, très.、Euh... Ouais, c'est du shock rock. Que... C'est pas vraiment dans notre créneau. On、non. va laisser ça aller. Mais de... nous saluons tout de même tous nos auditeurs d'Outre-mer. De... D'Outre-mer, c'est ça. Mais je crois qu'on en a. D'Outre-mer? Oui, effectivement, je crois qu'on en a. J'ai pas de. Mais est-ce que ta mère écoute? C'est pas une autre mère.、Ah, non,、okay. <rire> <rire> euh, non mais écoute, oui, ma mère a déjà écouté jadis dans les premières années Ma mère radio, aussi a écouté un peu. Ça fait un moment donné à cette année.、Là. Elle dit, ouais, elle dit, dit c'est un,、euh, un peu spécial, qu'est-ce que vous racontez, là.、Mais、ben, du coup, elle dit qu'on raconte quelque chose. Elle dit, je pense que la musique, elle dit, c'est pas vraiment pour moi, là. <rire> en fait, notre musique, l e s t e l l e pour quelqu'un? Ben, elle dit, ça gueulerait pas. Ça serait peut-être pas pire. Ça gueule pas. Ça ne fait qu'exprimer tout haut et oui, tout bas. Oui, c'est ça, que je l'ai dit.、Euh, ben, c'est ça, hein. On vient d'entendre la musique, justement? Ben oui, genre style, là.、Euh, oui, en, à l'instant, on vient d'entendre la formation. a b r y Vine. Défin une formation, b l a v i n Et la pièce Andrea de s a c a b a s c'est ce que l'on retrouvait, et que l'on retrouve toujours, j'ose l espérer, sur l'album 16 ans. Non, ils l'ont changé l'album. Ouais, c'est ça. Que, en... ils, ils sont allés dans les magasins partout pendant la nuit, là, puis ils ont fake Je... les albums, i <rire> l s ont changé de place. e <rire> y、hey, ce serait tout un coup p e n d a b l à faire. L'album étant Cyber Void, qui est paru en 1995 sur h y p n o t i c Juste auparavant, nous avions Testament, de formation américaine, et la pièce de Burning Time. Euh, que l'on retrouve sur le très bon album, d é m o n i q u e qui est paru en 97 sur Mayhem. Celtic Frost. Pardon. Ça fait plaisir. Ben oui. Celtic Frost est la pièce de Usurper. Usurper. s u p e r Usurper. Usurper. Que l'on retrouve surtout m e g a t a r i a n qui est paru en 85 sur Noise, et qui est probablement leur chef-d'œuvre sous le nom de Celtic Frost. Oui, c'est un excellent album. Moi, j'ai un plus, plus grand penchant vers Morbid Tales et、euh, Emperor's Return, cependant. J'aime beaucoup tout le mega de Ryan, là, mais Morbid Tales. Morbid Tales est, est... Plus,、euh, il est plus garage un petit peu. Ouais, là, plus, il est, est beaucoup un... plus conceptuel. Oui, oui c'est ça. m a i、ouais. t'as pas de goût en partant. C'est pas grave,、ça. Oui, c'est assez grave. C'est pas important. C'est grave compte tenu du e t i c o anime.、Euh, juste auparavant, une autre formation suisse, Coroner. Eh,、hey, il y a de la suite dans les idées, si, hein.、Mm -hmm. Parce que tu sais pourquoi. Ben, oui, c'était les roadies de Celtic Frost. Ben,、hein? oui, qui les ont surpassés musicalement. Donc, Coroner la pièce de Favorite Game que l'on retrouve sur la compilation Coroner de 1995, qui est parue également sur Noise.、Et、nous avons ouvert avec a Merciful Fate, formation qui vient du Danemark et qui met en vedette, bien sûr, Monsieur Roy Diamant. Roy Diamant. King Diamond. <rire> et la pièce Black Funeral. Tiré du premier album de Merciful Fate Melissa, qui est aussi un très bon album voir, e pratiquement un chef d'œuvre. Ben, c'est un, un album culte, celui-là, pis, u euh, Don't Break the h、uh... a u t Je suis entièrement d'accord. Celui-ci est apparu en 83 sur Roadrunner, à l'époque encore. Ben, non, je dis, c'est pas vrai q u a n d Roadrunner faisait encore des bons albums. Ben, quand Roadrunner j a v a i s u n q r a i r o a s t e r m e v t r a i Roadster métal. Tu sais, aujourd'hui, on s'entend. Nickelback, on s'entend dessus, c'est.、Hey? Moi, j'ai de la misère à voir l'association entre les deux. Ben, l'association, c'est un signe de pièce. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais. Mais tu prends Metal Blade. T'envoies pas de niaiseries. Mais ben, oui, Mais tu <rire> vois pas de ban à la. Comment je pourrais te dire ça? Disturb o u、ouais, c s s i Par le pop rock. là? Ouais, c'est、ouais. ça. Bref. Non, mais、euh, j'ai déjà entendu dire、euh, au début des années 2000 que Nickelback était l'avenir du heavy metal. Bien, si c'était ça l'avenir du heavy metal, je suis content qu'il n'y en ait pas eu vraiment eu.、Hein? Ouais, je pense qu'il n'y a、euh, pas eu d'avenir.、Euh, non, parce que ça aurait <rire> été vraiment. Écoute, moi, j'en ai rien à foutre de ce band-là. Non, non,、T'suis, non. Tu... Eu... On s'entend qu'il s peut v e n faire ce qu'il s veut, l e n ça ne dérange rien, mais tant qu'on ne m'oblige pas à l é c o u t e r là. puis, moi, qu'on fasse une tête d'affiche d'un label avec ça, c'est signe que peut-être qu'il y a un sillon qui a été mal pris quelque part,、là. Ah, c'est peut-être ça. Ils ont manqué le coup en revenant au vinet, les autres. C'est ça.、Euh, c'est le sillon qui devrait e m b a r q u é C'est le sillon. Ah, t Et... <rire> d'accord. Hey,、euh, la soirée va être longue. <rire> oui. On voit. Vous... En plus, on a trois heures. e <rire> n oui, effectivement. On vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore habitués à ce nouvel horaire de réanimation, que c'est toujours les mardis. Mais de 19h à 22h. Donc, ceux qui prendront l'émission, comme habituellement, les dernières semaines à 21h, il ne vous restera que cinq, c n q ben, en fait, soixante minutes d'émission. Ben, environ, mais même pas. Et vous aurez même pas le speech du début, en plus? Non, vous l'avez. Le speech du début, il est pas, ça. Mais vous vous r e p r e n d r e z si vous vous êtes pas encore,、euh, marqué de petites notes de changer d'horaire sur le podcast, qui va être disponible à tous les, bah,、bon, en fait, c'est les dimanches. Non, mais ça, il va falloir expliquer ça, c'est comme le changement de batterie, ça, dans les détecteurs de fumée. Oui.、Euh, c'est à、euh, voir à t t e n d'un, d'effectivement, à cette période, tout à fait. Euh, donc, euh, je suis tu. Moi, il y a une grosse émission sinistro ce soir. Oui, on a plein d'albums à、on、vous présenter. On présente a beaucoup d'albums ce soir. On va, voit... à l'instant, toi, tu vas nous en présenter un.、Euh, que moi, j'ai coté,、euh, pas fort, là. Vraiment, là, je vais trouver ça,、euh, <rire> non. Que moi, j'ai coté 8 sur 10 sur ben, de l a site. Ben, ça vaut ça en,、je、en, crois en, en、oui. plement. Ouais. J'aimerais、ouais. que tu nous en parles un petit peu. Ben, c'est、euh, une formation euh, américaine euh, qui fait. Ben,、ceci. c e c i c'est comme、euh, le trash, revient, hein?、Oui. Pis, il revient. h、euh, e i n o u i il vient sous sa forme originale. Oui, originale, mais、euh, on a des surprises des fois avec des bandes qui font de, comme, du vieux trash old school, mais plus de qualité. Oui. Euh, plus, ils mettent plus de technique dedans, le son est meilleur, puis c'est、hey, coupé au couteau, c'est d r e t e d r e t e d r e t e comme une、J'suis、barre. Vraiment d'accord.、Euh, la formation, c'est Hayvock.、Euh, ils viennent de sortir un album qui s'appelle Time Is Up. Puis、euh, c'est technique d'un bout à l'autre, c'est entraînant, t'as envie de te garracher tout partout. puis Moi, j'aime ça de même.、T'sais. Moi aussi, c'est、euh, pas minimaliste, c'est justement simple. Tu sais, c'est un peu.、Euh, Euh, un petit peu la surprise qu'on a eue avec、euh, la formation、euh, brésilienne au Oslo. Oui,、euh, tout à fait.、Euh, ils font un, comme un vieux trash à la Metallica, au Megadeth, mais encore plus technique、oui. et、euh, plus actuel. Oui, c'est ça. Actuel, mais avec vraiment, on retrouve vraiment les racines. Les racines dedans. Ben,、euh, hey、Box, Il y a des racines ça, c est c est dedans, ça, dedans ça, qui sont vraiment 80.、Hein? Oui,、tout、effectivement, les,、euh, la façon de faire les, les, les, les mosh parts, le、euh, tu sais, ouais. cô côté trash, c'est vraiment、ouais. années 80. Euh, mais il y a des côtés pas mal techniques où que les gars s'enfilent des solos pis des, euh, euh, des guitares. Ben, moi,、euh, tant qu'ils s'enfilent, il y en a des solos, là, c'est pas p o s i b l e Ça se passe dans la chambre à coucher, ça, ça me va pas.、Mais、non, non, n o a i s non, je suis d'accord avec toi. Je pense <rire> que t o n Ton appréciation de l'album est assez juste, je dois dire, par rapport à ce que moi j'en ai fait. Oui, je me suis dit toujours, quand c'est un album où je me fais aller la tête ou le pied. Oui. c'est bon signe. À un moment donné, oups, tu regardes, l'album est déjà fini. Ben, ce mot, c'est parfait. Moi, ça me va, ça. Oui, effectivement. Comme tu veux, regarde, cette semaine, j'ai écouté p e s t e l a n c e le nouveau. Oui. Je trouvais ça tellement rasant comme album. Tu l'as pas aimé, toi? Ah non, pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable. À un moment donné. Je dis, bon,、euh, j'avais aimé l'autre avant. Oui. Euh. J'ai réécouté, j'ai réécouté. Puis, au bout de quatre tours, e l arrête, là. J'étais curieux, je suis plus capable. On dirait que c'est un ramassis de rien p a n t o u t Bon, écoute. C'est comme je disais la semaine dernière, juste avant d'aller en pause publicitaire, là. La semaine dernière, j'ai dit que ce nouvel album-là de Pesterlands était beaucoup plus de a t h metal. Ils l'ont dit, ils l'ont dit ouvertement sur la s i t e o f f i c i e l probablement l'album le plus cru, le plus、euh, destroy, Que p e s t e l e n s e aura fait, bon, en fait, on s'entend qu'ils sont v e n u s depuis quelques deux ans, de, pour un bon bout de temps, i l n'y avait pas d'activité. Mais、euh, je suis d'accord. Ils ont ramené un, un mouvement beaucoup plus d ê t r m e t a l traditionnel, mais qui, donne, qui enlève l'effet un peu trashy qu'on aimait pas. Oui, j'ai trouvé une coupe l de. Tu sais, en écoutant l'album au complet, c'est sûr qu'on ne pense pas cet album-là. Non, là, non. Ben, on peut en parler quand même.、Euh, c'est un album, il y a certains riffs qui sont bons. Mais ils ne sont pas assez longs. Mais, mais il est beaucoup plus downbeat aussi comme album. Oui, mais c'est à un moment donné, on dirait que le d r a m e r part en peur, puis ça vient. et dit, Arrête là.、Ouais. Ça scrape la toune aussi. Mais moi, écoute, moi j'ai aimé ce que j'ai entendu. Là. Toi, tu aimes、euh, ce style-là. Moi, c'est une c r o t é d é c e v a n t que je trouve. Oui, possiblement. Mais écoute, c'est la beauté de la chose. C'est qu'il y en a pour tous les goûts.、Oui. Mais en parlant de goût, on va y écouter une pub. Oui, bien ça, c'est un excellent choix. D'accord. <rire>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 15$ メティフィー。En C'est qui ça? C'est un petit air de jazz. Ouais,、euh. il、hey, faut rentrer, non? Il faut rentrer, non? Donc, Hayvok. Hayvok avec l'album Time is Up.、Euh, C'est sorti en mars、euh, 2011, le 29 plus précisément. C'est sur Candlelight Records. Alors, on va entendre tour à tour、euh, Prepare for Attack, Fatal a t t e n s i o n No Amnesty, DOA et Covering Fire. Alors, allons-y tout de suite et on se revoit.、Euh, demain. Demain. No.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 Cancer Bats et Three Inches of Blood, avec artistes invités Barnburner et Beyond Atrocity, au D'Artagnan, Centre-Ville, Trois-Rivières. Spectacle 18 ans et plus. Billet au coût de 15 prévente disponible sur t i c k e t p r o c a chez Musique Daniel Côté, frère d a n c l a t Atou et au D'Artagnan. Cancer Bats et Three Inches of Blood, lundi le 16 mai dès 19h30, une présentation musical production. s Vous êtes assez fou? おららら C'était stéréo dans mes i l e s o u r i e dans mes oreilles, je u x d i n t i n aussi! Hey, ça, c'était. o u a i c'était un excellent album. on a entendu 5 pièces. 5 pièces, 5 pièces. Toutes bonnes de même,、euh, ah, ça, oui. de, de A à Z, dans ta face. Oui, c'est un très bon trash metal、euh, qu'on ressent certaines influences, effectivement, mais c'est normal. Oui, là, mais t a s du coup, ils connaissent pas pas pour a s d a r e n tout cas, j'espère que ce qu'ils qu qu ont connu, c'est le bon.、Là. Ben, D'après moi, ça a l'air ê t r e popé pour ouais, ça. Oui, ça ressemble pas à ma Banter. Non, ça、là. ressemble pas à ça. Ben, ben, ça a l'air plus de Four Horsemen ou、euh, Disposable Heroes que. Oui, <rire> oui. Mettons, c'est. Il n'y a pas d'exit light là-dedans. Là. Non, pas du tout. C'est、euh, vraiment un bon album. On vient d'entendre quoi exactement? b e n on vient d'entendre tour à tour.、Euh, la famille, et la tour, il y a plus de tour, lourd, lourd.、Ah, C'était、euh, Covering Fire,、uh, DOA, No Amnesty,、Turnue、Final Intervention et Prepare for Attacks. C'est sur l'album Time is Up. La b a n d c'est Hayvox. C'est sorti le 29 mars 2011 sur Candlelight Records. Formation américaine qui. C'est pas des vieux, là. Non, non, c'est des jeunes. Je pense qu'il y a deux latinos là-dedans. En f a i t ç a l'air de être tous des latinos parce qu'ils ont des noms bizarres. a a c h Il s y en a un qui ne l'est pas, je crois. C'est le mouton noir du band. C'est le West Ham. e s a m m'a t o s passé mon CD. Ouais, peut-être, c'est ça. Mais ça fait un peu. o u Il y en a un qui ne l'est pas. Non, tu en as même deux qui ne le sont pas,、ouais. d'après moi. On voit la photo. là. C'est écrit... écrit trop petit. C'est écrit、ouais, trop petit. Oui, C'est ça. notre vue perçante légendaire. là. Mais bon, c'était très, très bon. Oui, c'est excellent. Fait q u a n ce tu e tu as passé le bon stock, tu peux t'en aller. C'est ça que tu、ah. vas faire de ce part. Salut!、Euh, blague à part,、euh, il est 20h. e e u r s C'est drôle, je ne suis pas habitué de voir qu'il cette heure-là en train de faire l'émission. On est、ouais, en train de faire d'autres choses non plus. Ben oui, en train de faire d'autres choses, oui,、ah, okay. là, Mais je, je te dirais que je m'attendais plus à a voir quelque chose comme Il est 22 heures. Il、quoi. est 22 heures. Non, il est 20 heures. Il reste encore deux heures. Il reste encore deux heures, effectivement.、Yeah. Donc, ceux d'entre vous qui viendraient se joindre à nous, vous êtes à réanimation. Ceux en... d'entre vous qui ne sont pas encore joints à nous, ben. Ben vous savez pas ce qu'on Vous ne savez pas ce qu'on raconte. Donc, vous êtes à réanimation des Undead Incorporated Show. Oui, c'est bien important de le spécifier. You are in reanimation. Vous êtes en réanimation. Oui, c'est ça. C'est ça.、Euh, réanimation qui existe depuis 10 ans et、euh, on s'attelle pour en faire encore une couple d'autres. Peut-être pas des 10 ans, mais des années-là. quand Une couple d'autres 10 ans. Ben, parce on ça... s'en verra dans 30 ans. C'est qu'une couple d'autres 10 ans, ça, fait ça nous mène pas jeune-jeune. Non, ça me semble de <rire> v ça. Et oui, voici, 40, 40e anniversaire de réanimation. t a n t e n d s Tip! Tip! Oui, c e s i p En arrière, <rire> <rire> Là, c e s t vraiment, ç a ça prend tout le sens de l'émission. t mais a i s m e r c Si c'est r o je peux te changer votre couche. <rire> ça a pris 40 ans avant de comprendre comment ça fonctionne. On le sait tout à cette h、oui, e u r Soyez vieux pépins, o r c i e r de ces fous avec le, le. Le marchette. Le b l o g e r le marchette, le saluté. Tweet! <rire> Tweet, tweet, avec l'infirmière qui court en arrière. c e <rire> q u i court? Elle doit pas courir vite rendue là, là. Elle n'a pas besoin de courir pour te rattraper, je pense. Non, mais on sait jamais. Ou c'est toi qui cours après l'infirmière? Toujours. OK. Je sors avec une infirmière, c e moment sera censuré au découpage. Au découpage. <rire>、oui, c'est cela, oui. <rire> <rire> bon, b e n tout ça pour dire qu'on va continuer musicalement. Mais avant, avant, avant, avant, je dois vous parler de cinéma. Parce que,、euh, Ouais, je pense que t'as un, un, un coup de masse à faire. Ouais,、hein? effectivement, j'ai un coup de masse à faire. J'ai des annonces aussi à faire, mais je vais commencer par les, les non, je vais commencer par les annonces. il、euh, y a un nouveau film qui porte le nom de Stakeland, qui a été réalisé par Jim Mickle, qui présentement、euh, est en salle. Bon, on s'entend, on est dans la région de Trois-Rivières, je suis Je s i s pas certain que ce film-là va se rendre dans les salles qui sont avoisinantes. Mais c'est un film qu'on pourra... Ça pas... pourrait se rendre, c'est la m o n t r i a l Ouais, exactement, ou... c'est ça. C'est semble-t-il,、euh, j'ai vu les previews sur le site officiel. Moi, ça m'apparaît être excellent. C'est un film qui réinvente pas le sujet. C'est un film、euh, d'horreur undead vampire, si on veut.、Euh, c'est post-apocalyptique. Et, j l i s a i s justement, hier,、euh, le week-end dernier, je me suis procuré la dernière,、euh, dernière édition du Monster, Famous Monster of Filmland, un magazine dédié à l'horreur. C'était e s t une espèce de, d é d i t i o n h、euh, o r s série qui s'appelle, euh, n d e r g r o u n d Et,、euh, généralement, quand je lis les articles là-dedans, c'est, assez fiable, là, Donc, il parlait justement de s t a k l a n d il y a un gros article sur s t a k l a n d pis s e m b l e t i l que c'est vraiment un des films du genre à voir, là,、euh, depuis bon nombre d'années. Donc,、euh, ce film-là est à l'affiche présentement. Un film qui ramène le film d'horreur dans le droit chemin.、Là. Oui, oui s'il y a droit chemin dans le d i t m i n Ben, non, dans le, ben, dans le chemin tortueux du film d'horreur. Oui, effectivement.、Euh, donc, ça, je vous en parlerai,、euh, plus en détail lorsque j'aurai vu le film. il、euh, y a autre chose,、euh, qui, ah, soit dit en passant, si ça vous intéresse de voir,、euh, depuis le 25 avril, le DVD de Bloodbath, spectacle qui a été filmé au Bloodstock Fest、euh, en août 2010, c'est disponible. Ça risque d'être assez intéressant. C'est live, ça, ou?、Euh, ouais, c'est live. Ouais, effectivement. C'est live dans leur studio. <rire> live dans le studio, live dans mon salon. <rire> ouais, c'est ça. Pauvre c l a s h Pas fin, fin. Il y a un autre film aussi qui va être en salle le 13 mai qui s'appelle Priest, qui est un autre film d'horreur, vampire. Bon, je ne peux pas vous dire. J'ai vu les previews. Les previews sont vraiment hot, mais on peut-on se fier à ça tout le temps? J'en doute fort. Il y a des fois, tu fais le saut sur We、oui, Preview. Ah, ça a l'air hot. C'est parce q u o n passé le meilleur du film. Ils ont passé tous les films au complet. Exactement. Là, mais ça, c'est possiblement à surveiller. C'est le 13 mai,、euh, le certificat le 13 mai. Mais mon coup de masse, puis. Ça va faire mal. Ben, peut-être pas, parce que j'ai pas envie d'extrapoler de, outre mesure là-dessus. Bon, ben,、euh, c'était ça, c'est ça. C'est ça. m e r c b o u OK, salut, à c e m a i e prochaine. <rire> e、euh, u non, en fait, c'est vrai, je l'ai coté. Sur les s i t de réanimation, je l'ai coté 0 sur 10. Si, ça, c'est, c'est rare que je le fais. Oui. oui. C'est rare que je fais ça côté musical. Ben, d o n c tas, tu y avais. J'ai donné 0. <rire> tu tu l'as descendu, p a p i r e J'ai donné 0. J'ai trouvé que cet album-là était une aberration. <rire> En tout cas,、euh, d'ailleurs, je l'ai enlevé, ça valait plus la peine que je laisse afficher Je Je laisse m ê m e pas ça, c e s t même pas non, bon. Non, non je vais juste afficher que, moi, j'ai trouvé ça pourri. Mais bon.、Euh, le film dont je vous parle, c'est The Traveler, qui met en vedette,、euh, nul autre que l'acteur que je considérais comme étant, il y a un certain nombre d'années, voire 10 à 15 ans, assez bien, Val k i l m e r qui a déjà interprété un,、euh, un, Bruce Wayne dans Batman.、Oh, oui. Qui avait été bon. Je veux dire que ça, ça avait été un bon Bruce Wayne. Et tu sais pourquoi qu'il n'est pas vraiment revenu, hein? C'est que quand ils ont sorti le second, et je me rappelle plus dans lequel ils jouaient. George Clooney qui est venu après. Est, oui, c'est celui que George Clooney a, Il a précédé George Clooney. Le précédent était, je crois, Batman et Robin, dans lequel Mr. Freeze est incarné par Arnold Schwarzenegger.、Euh, c'est pas celui-là qui a.、Euh... Uh, Jim Carrey aussi. Oui, et、euh, oui. Poison Ivy avec Luma Turman. Exactement.、Euh, okay. Jim Carrey, Frère Riddler. Pis,、euh, exactement ce que je p e s e Donc, c'est le dernier avec.、Euh, le dernier des trois avec.、Euh, voyons, moi, tu d i s s o n nom. C'est Batman Forever. Le Batman et Robin, Batman Forever, les deux, je les mélange, là, savoir l'ordre chronologique des deux.、Là. Comment que ça s'appelle le premier acteur qui a joué dans Batman、là? Le premier acteur, c'est Michael Keaton. Bon, Michael Keaton, il en a fait trois. Non, il en a fait deux. Trois. c e s t sûr? On e i r e vérifier.、Ouais, en tout est... cas, on s'en fout. On a i m r a i t e Rendu là,、euh, pourquoi Val Kilmer n'est pas revenu dans le Batman dans le second b、oui. a t m a Parce qu'il aimait mieux jouer dans le Top Secret, c'est tout. Oui, mais ça faisait déjà un bon petit <rire> bout de temps que ça avait été fait. <rire> Quoi, c'est très bon? Parce que M. Schwarzenegger a dit si M. Kilmer interprète encore le rôle de Bruce Wayne, moi, je ne serai s pas de la production. Initialement, ça fait un peu prétentieux. On s'entend. Mais! Il n'est pas sénateur pour rien. Non, m a i semble-t-il s qu'il e n'est plus. Il n'était pas sénateur, il était gouverneur. Il était sénateur. governator. u g o v e r n a t r Il n'est plus. Il devrait revenir au cinéma, semble-t-il. Est-ce que c'est un acte de prétention C'est ce qui laissait tout transparaître que s c h w a s z e n e g g e r était quelqu'un peut-être un petit peu d e x é c r a t e C'est peut-être Val Kelmer qui était trop c h i a n t Je crois que c'est ça, moi. Parce que Val Kelmer, d'après ce que j'ai pu lire, je me suis renseigné un petit peu. Il y a certains problèmes de comportement. Ouais,、hein. il est pas toujours, e、euh, il est pas toujours drôle sur un plateau. Non. En fait, il s e n l a i e qu'il est pas toujours drôle dans la vie de c o u r Bref, Val Kelmer interprète le rôle, de, le rôle principal, qui s'appelle Mr. Nobody, là-dedans,、euh, dans le film The Traveler. C'est un gars qui se présente le, l a veille de Noël, dans un poste de police, et qui demande à être arrêté parce qu'il va, il se confesse de six meurtres qu'il va commettre. Moi, je me disais, ben, c'est original, tu sais. Il va se confesser de meurtre qu'il n'aura pas encore commis, tu sais. Bon. C'était une histoire de vengeance là-dedans. Puis je me suis dit, ça pourrait être intéressant parce qu'il avait l'air à vouloir jouer un peu avec le facteur t e Non, c'est de la merde, c'est pourri, il ne se passe à rien. Tout le long, tout ce qu'on voit, c'est Val Kelmer qui e s t a s s i s e n arrêt d'une chaise dans une salle interrogatoire, qui est stone cold face. Tout le long, l'inspecteur, les policiers, l'interrogent, lui p o s e des questions, puis il n'y a à peu près pas de réaction. Il répond. On dirait un film polonais qui a été traduit en n é b r e u Tellement, c'est fou. <rire> dis, il ne se passe à rien. Là, Madame Totonski l a、oh、compagnie,、oui. tu sais, c'est <rire> <rire> plate, plate. Puis là, là, je me suis fait prendre au piège, à un certain moment donné, de me dire je vais laisser une chance. Il va peut-être avoir quelque chose qui va le vraiment amener. C'est peut-être le préambule. C'est le générique. C'était le meilleur moment <rire> du film parce que j'ai vu que c'était marqué fin. Fin! Donc, ne perdez pas votre temps, je l'ai coté e z r o sur dix. C'est un film de Michael, Michael Oblowitz.、Euh, ça vaut même pas la peine de le nommer.、Euh, Puis e ça m'avait dit Val k i l m e r et、euh, Paul McGillian. C'est pas bon, c'est plate. Puis Val k i l m e r a vraiment mal vieilli parce que c'est un gros bouffi maintenant. C'est plate! Voilà. C'était mon coup de masse, e、euh, t ça me fait bien du bien de l'avoir fait. C'est une masse de 12 livres, ça, là. Bon, pas plus, là. Oui. Rendu à 12 livres, il faut quand même m a i s c'est quand même un zéro, là. Oui.、Oh. Zéro, c'est, c'est, c'est pas grand zéro, chose. Zéro, c'est zéro, là. C'est pas grand chose. Non, c'est pas, pas grand chose. On dit que les zéros valent pas grand chose, fait que. On va c o n s t r u i r e musicalement, cette fois-ci, avec,、euh, non pas un album, parce qu'on en a d'autres, mais ils sont à venir au fil, On va dire comme mon pote français, au fil de loup. Euh, mais, bien, avec un petit bloc made in p a n d r a g o n on va débuter avec quelque chose qui, e、euh, s t une pièce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas p a s s é N'importe s t la pièce breathe to breath que l'on retrouve sur Inside the Torn Apart. Et on va, e n c h a î n e r avec quelques farandoles de Death Metal. Des farandoles de Death Metal. Ouais. Allons-y avec t a farandole de Death Metal. C'est parti. Don't die. Loving ecstasy, for all that's in o u d v i e The question is the voice, the question is the fear This is the love of force, the e r e of fury breaks That's the cause I'm born of blame If it, it is the real, it's so real I've been c o l l e d the r i c when I'm resurrected, just alone i e a f o m t e t t h the one will He asked, give m s we all n o w the o h e r t r u t erasing fear a d fear, that's how to make them me It's not that o l e regret t h i s time to c h n g e our s o r c e we are the new beginning, we are the t o u g h s of the o We are f a r you, for t h e n are a total class We serve our dead, w take, we fuck the universe Brown with a big war, our t w i s t e r fucking wars Our heart is f u i l t in brains, it's been a part of pain, c o n t we c i n t relax Our faith is filled by force, let's a w t h e n it, h e r e all in time, human the rights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 Quoi, tu,、ouais. tu es cruel, e me faire d é s a c c r o i r e comme ça. Eh oui. Ça me rire. Tu lui ai fait croire qu'il qu y avait une dernière formation qui s'était rajoutée au AVMTL, que c'était m a l a k i s h Puis là, tu s a、ah! i j'ai dit non, <rire> c'est pas vrai. Salopard.、Ah, Qu'est-ce que tu veux? Il est 20h37, il faut bien rigoler un peu.、Hein? Ben oui, ha, ha, ha. surtout sur le dos des autres, je, je trouve ça encore plus drôle. Sur le ventre aussi, c'est l o m i e Oui, ça dépend de la personne. Oui, c'est ça. Oui. On vient d'entendre la formation polonaise. Une gang de cornichons. Ouais, Behemoth et la pièce Modern Inconoclast que l'on retrouve sur z o s k i Akultus qui est parue n 2002 sur Avant-garde Musique.、Euh, ouais, je vous le dis, c'est pas de la blague. f a t t t e d r e g o n Juste、auparavant, nous avons la formation brésilienne. Non, ok,、bon. <rire> Et Cryzon est la pièce de Slings. <rire> Je trouve ça drôle, moi. J'ai de la misère à mettre,、euh, à mettre dans la tête qu'une <rire> formation de brutal death metal peut venir du Brésil. Ben, parce,、euh, personnellement, j'aime mieux les brésiliennes que les brésiliens.、Euh. Oui, j'imagine que c'est toujours plus agréable à regarder.、Là. Sûrement.、Ouais. Donc, Cryzon est la pièce de Slings, s t y l pièce d'ouverture du dernier album. s o u t h e r n Storm qui est paré en 2008 sur Century Media. Je me demande qu'est-ce qu'il attend de sortir un nouvel album.、Là? Le Messi Il、ouais. y a une sorte de Messi beaucoup. Beau. <rire> je ne sais pas. Honnêtement, ils sont peut-être trop en tournée. Je n'ai aucune idée. Bon, autant qu'ils ne fassent pas comme m o r b i e Angel et prendre、euh, comme 8 ans. C'est peut-être ça... une chicane de frère aussi. Ben, Peut-être. Je ne sais pas.、Bon, chicane、euh, de famille. <rire> Maman s'en est mêlée. <rire> Ouais, ça, tu, joues, tu feras pas mal à ton petit frère. Tu sais, je joue de la b a s e mieux que ça, ton petit m o s e s Ouais. Comme p a r c que je t'ai montré un coup de la guitare. Vous、ça. allez changer d'instrument, les enfants. <rire>、euh, juste auparavant, <rire> la formation des Pays-Bas, Sinister, e t ton cousin, je pense. Wadzawa,、ouais, ouais, c'est mon cousin. c e Son t m cousin. N'importe quoi. Euh. <rire> C'est d e b e n à mon cousin, Sinister. Si vous entendiez le corps de ce qui, qui peut se dire en dehors des ondes, vous comprendriez pourquoi on a mis à regarder notre série un petit peu. La pièce est en Republic of the Grave que l'on retrouve sur The Silent All-In qui est parue en. Et、hey, j'ai marqué en 2088. Je <rire> suis un avant-gardiste. Bien vu, c'était pas votre appareil. Mes non, c'est en 2008. J'ai mis. Ah! e 2088. Écoute,、euh, le film de Val Kilmer. C'est ce quoi, qu fait... c'est pour le 40e anniversaire de... Oui, c'est ça. <rire> le film de Val Kilmer, qu'on fait ça bien des, des meurtres qu'il n'y avait pas encore commis. Je peux bien présenter l e s albums qui ne sont pas sortis. o u i s c'est ça. 2088. Voici le 70e anniversaire de réanimation. <rire> Animé par des vrais <rire> momies. Euh, les descendants de Pen Dragon. <rire> qui risquent pas d'être, d'être demain la veille. On va、euh... l'inventer finalement. <rire> Oui, c'est sûr. Euh, donc, euh, Sinister, qu'on retrouve sur Massacre Record, juste auparavant,、hein? The One Man Army and the Undead Quartet, formation suédoise, et la pièce Skeletons of Rose Hall, qu'on e l retrouve sur le Dark Epic, dernière parution de cette formation, 2011, sur Massacre Record. Et nous avons ouvert avec un bon vieux n e Pam Death. Hein? Que t Ça, u e t a i s un fan de ça, toi? Ben, non, ça se f <rire>、bon, okay, bon, t p a s plus, ça. Oh, bon. o k bon, si t'aimes ça, tant pis. e、euh, et la pièce Breathe to Breath, que l'on retrouve sur l'album Inside the Torn h Apart, qui est parue n 1997 sur E-Rake. Sur Arrache. Sur, oui. Arrache tes sur, oreilles. Sur, sur, sur Mot d'oreille. Oui, Mot d'oreille. Arrache, mot oreille. Arrache oreille. tes oreilles. Le, le label Mot d'oreille. Es-tu content? Oui. De quoi? Heureux. Ok, parfait. Pas mal de ça. Facile à, facile à. à... Non, je suis content parce qu'il n'y a plus de bruit ici, c'est très bien. Hey, c'est merveilleux. C est, c est... Enfin, on se retrouve dans une atmosphère. Les seuls bruits qu'on a, c'est nous autres. Plus facile à gérer. C'est drôle de voir à côté de bord, pis t'as l'impression qu'il n'y a personne. Non, ben, avoue de... que c'est drôle quand même, hein, parce que c'est une émission qui est assez heavy, ce qu'on fait. On se plaît du bruit des autres. Oui. <rire> c'est normal. e、euh... u Ouais, d'une certaine façon, c'est normal, mais je pense qu'on peut être à quelque part aussi considéré comme du bruit nous-mêmes, là, mais. Oui. Ça aussi, c'est normal. Oui. o、okay. k Bon. après cette merveilleuse pensée philosophique, nous、oui. abordons maintenant une nouvelle,、euh, une nouvelle ère musicale. Non, c'est pas vrai. Belle présentation musicale. Un nouveau、euh, bruit musical. <rire> un nouveau bruit musical, effectivement. Euh, il s'agit d'une formation qui vient de, d a n g l e t e r r e formation britannique, qui, qui porte le nom de h a n s l o t qui est une très vieille formation. c une v i e i l e v i e u x p o u i l l e u x Ouais, ouais, c'est, des old timers, effectivement. Ça existe depuis, je pense, 1983 ou 82, si je ne m'abuse. Ouais, euh. Euh, c'est une formation qui, personnellement, je dois dire que je suis pas, j'ai pas suivi énormément leur carrière. Ce que j'ai entendu par le passé dans Hanslow, ça m'a Plus ou moins. Bon, ça y est, à la contamination en bas. Oui, comme vous v o u l La peste, c'est、euh, la peste! Oui.、Euh, je trouvais. Je n'ai jamais trouvé ça mauvais, mais je n'ai jamais, que...、bon. ah, oui, ouais. euh, jamais trouvé. que... Mais la pièce de Sound n of Violet, c'est bonne. Ah oui, effectivement, tout à fait. Mais je n'ai jamais trouvé que c'était un, un ban d qui se démarquait beaucoup. Bon, là-dessus, je suis d'accord. J'en discutais avec le r o c k m a s t e r il y a peut-être.、Euh, je ne sais pas, une dizaine de jours. Puis je trouve que. Son, son opinion est bonne là-dessus. Je me rejoins à son opinion là-dessus. Les Britanniques n'ont pas vraiment ce trash metal. C'est vrai, hein? Ben, effectivement. Ben, les, ils sont plus spécialisés en heavy metal.、Euh... Ils sont plus spécialisés en heavy metal. Encore gothic metal. Ils font, ils font du gothic, ils font du doom,、ouais. du stoner à la rigueur.、Ouais. Mais le trash metal, je pense que ce n'est pas une recette qui leur colle à la peau. C'est vrai. Mais bon, il reste que la dernière parution de Hans l l o t t qui porte le titre de Sons of Violence, qui est par... paru sur、euh, EFM. Moi, je le trouve bon. Je、okay. trouve qu'il est actuel, pis je pense qu'ils ont gagné un certain galon à ce niveau-là. Bon, encore là, c'est une appréciation personnelle,、là. Vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Vous faire la... votre propre appré... appréci... appréciation. Ha, mais vais-je le dire. Tout de suite après les trois pièces que je vais présenter, qui sont respectivement Born of War, The Sounds of Violence, pièce éponyme, et Rest in Pieces, que je trouve un peu un、euh, jeu de mots cucu, l surutilisé. Ben,、bon. c'est un, un peu comme les jeux de mots plats du de dernier Destruction. e、euh, u je m e rappelle plus. q u o i on en reviendra. Ouais, ouais je m e rappelle plus. Ça, n'a pas été.、Euh... Ah oui oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, ça me dit quelque chose, ouais, ouais. Donc, allons écouter、euh, de ce pas trois pièces tirées du dernier Onslaught,、euh, Sounds of Violence. puis après ça, ben, vous vous en ferez votre propre opinion et on vous revient. Care Records, célèbre cette année ses 10 ans. On vous présente une tournée toute spéciale où on a jumelé un nombre incroyable de groupes de l'étiquette pour une série de concerts partout au Québec. Quand Booking et c r é a t i f riment ensemble, We Are w o l v e s Bernard Adamus, Rico Machine et Jimmy Hunt, le 5 mai prochain au Nord-Ouest Café à Trois-Rivières. Suivez-nous sur Twitter et Facebook pour avoir les scoops avant tout le monde et surtout, n'oublie pas que Dare to Care t'aime, et ce depuis 10 ans. Billets disponibles sur daretocarerecords.com et au Nord-Ouest Café.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 Ah, t'es encore là, toi. Hein? Juste de chair t pas d'esprit. Juste de corps et pas d'esprit, je devrais dire. Avant la pause publicitaire, nous avons entendu la formation britannique h a n s l o trois pièces tirées du dernier album, Sounds of Violence. Donc, juste avant la pause, on a entendu Rest in Pieces. Quand, quand le jeu de mots reste en pièces. Le jeu de mots qu'on peut faire ici qu'en anglais, évidemment. Oui, mais es, on n'est même pas obligé de faire le jeu de mots tellement qu'il est facile et. Et usé à la c o r n e Usé à la ouais, c o r n e C'est comme、euh, Devil's Advocate, là. Tu sais, l avocat du diable.、Ouais. Là, c est, c est, c est, ça te donnait quoi de plein de tune dans le même tout ça? Ah, ça, c'est Destruction. Oui, félicitations,、Excellent. ma gang de champions, c'est bravo. Ah ah ah a Euh, juste auparavant, nous avions The Sounds of Violence, la pièce-tête de l'album,、euh, et nous avons ouvert avec Born for War. Bon,、euh, personnellement, je ne dis pas que cet album-là va passer à l'histoire loin de là, mais les reste s que je considère que... Mais l'histoire va passer de l'album. Oui, l'histoire va passer autre <rire> l'album.、Euh, non, mais je, personnellement, je pense que cet album-là est quand même bien. C'est un trash qui s'écoute bien,、euh, et je considère que c'est. fait partie du bon matériel qu'ils ont fait. Mais, maintenant, est-ce que ça vaut la peine de, de s'attarder sur cet album-là,、euh, des semaines et des semaines? Je ne le crois pas. À l'occasion. <rire> oui, t'en as tout à fait r a s Pas emballer, trop souvent. n o n c'est bon, l C'est correct, l a i s ça vaut la peine de le faire. T'es-tu en train de mourir, toi? Oui. Ah, y e s Bon, enfin. C'est pas ça que... le but, ça? e n tu s a i <rire> Oui, mais compte pas que m u veux te réanimer, ce fois-là. Bon, mais il n a pas de réanimation aussi.、Euh, oui, pour ceux qui le méritent. Ah! Et malheureusement, ton nom n'a pas été tiré. C'est parce que y o u il ne veut pas me boire. Et je ne pourrais le blâmer. T'es u tannienne et tui. Oui, c'est ça. On est deux. <rire> vous êtes de connivence, vous autres. Oui, des vrais sacripants. Euh, ceci étant dit, on va aller faire une petite incursion,、euh, du côté des,、euh, des, des, des, des, p e u des spectacles, là, si je les trouve, là. Trois-Vier i m é t a l qu'est-ce qu'ils ont à dire, eux autres? Ben, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien, rien à dire. À part le Trois-Vier i m é t a l e Fest,、euh, 11e édition, qui s tiendra le vendredi 14 et samedi 15 octobre prochain à la b â t i s t e à Zindustrie. b e appelez-nous、euh, pas pour savoir quelle bande qui passe. On ne le sait pas. Non, on ne le sait pas encore, effectivement. Et même、pas. si on le saurait, on le vous dira pas. Non. Bon. Moyennant、ben, quelques, moins quand même. Moyen à quelques pots de vin, là. <rire> <rire> ben, ça, c'est le genre de choses qu'on pourra pas révéler probablement ou qu'on ne saura tout simplement pas avant encore quelques mois, là. Effectivement. Faut, faut s'entendre, là. Bon. <rire>、euh, ben, c'est ça. Je reviendrai au spectacle en dehors de la, de la région immédiate un peu plus tard. Ben, ce qu'on a pu se le, le permettre de le faire, i l r e s t e pratiquement encore une heure. b e n oui, oui. c'est le point. Mon cher Sinistros, toi, tu nous as concocté un bloc qui, je crois, débuterait avec une certaine tendance de hardcore. Ben, c'est hardcore,、euh, oui. Ben, c'est hardcore、euh, plus old school qui va mener aller à aller jusqu'à plus m e t a l c o r e pour finir avec、euh, le band qui a influencé、euh, pas mal tout le monde dans ce, dans、mm -hmm. ce, ce merveilleux monde du métal et de. Et qui ont influencé des bandes hardcore à devenir plus métal aussi. Effectivement. f a qu'on va commencer avec un classique de la formation Sick of It All qui s'appelle Scratch the Surface. C'est tiré de l'album Scratch the Surface de 1994. On va poursuivre avec v e r s i o n of Disorder. Que je ne connais pas. Tu connais pas v e r s i o n of Disorder? Non. Ben, le nom, mais pas. C'est le... très bon, c'est très bon.、Euh, on a Dead Star.、Euh, on va avoir All Out War. Puis on va terminer avec.、Euh, Un、uh, band que personne connaît, l Il y une a n g de n o u v e a u là. Et tout ce tour. <rire> non, non, ça allait bien. Ah,、yeah, c'est bon.、Go. Fait qu'allons-y.、Euh, c'est la métal, scratch the surface. À réanimation. Go. De Troubadour joyeux. Troubadour très content. Hey, quand ça sorti cet album-là, qu'on est-tu tombé sur le derrière? b e n encore aujourd'hui. Et qu'on a-tu fait tomber du monde sur le derrière avec ça. Et bon, encore aujourd'hui. Oui, <rire> c'est une b o n C'était Altar of Sacrifice, tiré du très cultissime Rain and Blood de 1986, qui est vraisemblablement le meilleur album metal de tous les temps. C'est un des très bons. d a b r d c'est un des le très, c'est un, c'est un icon. C'est, c'est le, le, le, le précurseur de belles affaires. C'est, euh, c'est ce qui euh, a changé la face du métal, euh, carrément. Euh. Oui, je pense que oui. Et c'est un album qui a u r a i n f l u e n c é énormément de formations, de, de styles. e n fait, d e formations à adopter un style. C'est ça.、Euh, cet, cet album-là est pas très long, malheureusement. Mais,、euh, il est bon de A à Z. Oh、Il、oui, n'y a pas de moment faible dans cette année-là.、Euh, après ça, la barre était haute. Pour tous. Pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Mettons qu'ils、ouais, ont mis、euh, aux Olympiques, là, ça a été dur cette année-là. <rire> <rire> aux Olympiques, oui, i l n'y a pas eu beaucoup de, de, de, de médaillés d'or. Non, non.、Ouais. Euh, on a eu All Out War avec Bleeding the Week、euh, sur l'album Condemned to Suffer, qui est un album assez respectable, mais pas le meilleur de la formation. Euh, ce qui est suivi par après, c'est carrément de la scrap, là. C'est pas bon. D'accord, tu le dis. Formation、euh, Dead Star avec des X au début et à la fin du mot pour indiquer leur allégeance au stratégisme. Ouais. Avec、euh, la pièce Suffocate Faster、euh, sur l'album de Triumph de 2004 sur Life Sentence. On a eu Vision of Disorder 12 Steps to Nothing sur, sur le deuxième album、euh, Imprint de 1998. Et C'est 6 à 8 m e t a e s Scratch the Surface, sur l'album titre Scratch the Surface de 9 4 Ça, c'est une bonne t o n e Oh, ouais, c est, c est ouais. ça, ça. Ça, c'est le hardcore classique, là. Oui, c'est Comme on a connu quand on était les... de cul, à Effectivement, le、euh... traditional school hardcore, mais avec le, la fameuse quoi New York hardcore. Oui, c'est ça,、euh, Made ça. in Brooklyn, mais o n connaît e s s u s o u Le vrai de vrai. Oui. 21h22, et là, effectivement, il nous reste quand même 42 minutes à l'émission. Comme... Imagine, Poudon. Oui, oui. Donc,、euh, on va essayer d'accélérer le processus parce qu'il nous reste encore d e s bonnes choses à, à vous faire découvrir au niveau d'album. Ben, ok. Et,、euh, tout de suite, je veux juste vous faire un petit encart au niveau des spectacles qui sont dans la région montréalaise et de Québec.、Euh, puisque lundi prochain, soit le 9 mai, on parlait de Destruction tout à l'heure, eh bien, ils seront aux Faux-Funs électriques en compagnie de h a y t h n Warbeast et t a l a m u s Il en coûtera 20 et 25 taxes incluses pour y assister. Les billets sont disponibles via admission. Formation Macabre, en compagnie de Holocaust et groupe invité, vendredi le 3 juin,、euh, au f o u f o u a n électrique, toujours. 20 et 25 taxi inclus via admission. Quel est l a Quel est le f a c Quel est le l a c Bon, les autres vont être là, non? C'est u e a a m l、euh... a i s c s t de la m e l o t t ça. <rire> je sais pas. Moi, je... je connais à peu près pas ça. Moi,、ouais, m'a t r o i s é l'histoire vite. Le roi Arthur se marie avec une reine, la reine t o m b e Rueur... amoureuse de Lancelot. pis là, sont en enquête du Graal pis là,、euh, toute foire pis Arthur, il meurt pis il vécure heureux、ouais. et on a entendu parler tout de、euh, suite.、Euh, Arthur, il meurt à cause de Morgan l e f e y Ben、Morgan l e f f y c'est sa sœur.、Ouais. Sa sœur, c'est une chiante. Je te parle par... du band de musique, je te parle pas de l'histoire du roi Arthur e de Valon. Je viens, je viens de te résumer ce que le mot Camelot voulait dire. Je le je sais, sais, ça. Puis ce que le band doit raconter dans ses maudits e t o u r en plus.、Ah, ça se peut bien, ça, par exemple. Ça va être, être des、tout. histoires de princesses qui, qui braillent pour que le chevalier vienne la sauver. <rire> Et de belles petites pièces. C'est du métal de, <rire> de farfelu. c、euh, a m e l o t t en compagnie d Alstorm, <rire> Blackguard et Diagoniste. C'est le 2 septembre au Club Soda, le Grave qui s'en vient au mois de septembre. N'oubliez pas de vous inscrire pour le tournoi. n On c e s t rendu un peu loin, ça fait. Le, le, oui, le tournoi, effectivement. Bon, ça va faire les niaiseries. <rire> On va entrer dans un grave moment de l'émission parce que selon moi, c'est un des albums de 2011.、Euh, qui va coûter cher à 2011. Ben, je ne sais pas pourquoi. Ben, Parce qu'il va être d a n s revue 2011. Ah oui, ça, c'est clair. <rire>、euh, il s'agit du dernier album、euh, de la formation、euh, grecque Septic Flesh. Et、euh, l'album porte le titre de Great Mass. Je trouve cet album-là, tout simplement. Pourri. <rire> euh, non, euh, très, très, très bon. <rire>、ouais, c'est vraiment pourri. Hallucinant. Oh, c'est vraiment. Hallucinant. Vrai. Écoute, c'est un de mes coups de cœur s a i g n a n t pour... Pas dans le sens d'avoir mal au cœur. Non, non, non. non. Pour 2011, jusqu'à présent, le, bon, on est en train de p a s n d r la cinquième mois de l'année. présentement, c'est peut-être notre mille é q u g e s de l'année passée, Ah, ça ressemble à ça, effectivement. L'album de Great Mass, qui est paru sur Season of Mist, c'est incroyable. Donc, on va explorer trois pièces ensemble.、Euh, la pièce、puis、numéro si, un, deux et trois. Pis i、si、tu me laisses du temps, ben, je peux vous entrer d'autres choses. <rire> Ouais, ouais, ben, tu vas en avoir du temps. Ben oui, tu vas en avoir, effectivement. Ben oui, mais oui. Il va te rester un bon 20 minutes facilement. Ben, on f e n l e ta gueule. u r h on va écouter, respectivement, Vampire from Nazareth, qui, selon moi, est la meilleure pièce d'album, pièce d'ouverture. On suit a h c'est c l a i r Great Mass of Death et Pyramid God. Donc, on écoute ça immédiatement. Vous êtes sur les ondes de Sifu 89. C'est e ça, sans pause p u b l i c i t a i e Ben, non, à l'entrée de réanimation. Go. Ça Fait mal, c'est excellent, c'est grandiose. Ah, o、ouais, c'est, garde, écoute. T'as l'impression de voir、euh, un film、euh, épique, épique ou、oh, oh, un g、euh, r o s b a t t e u r le BD. d s c a p i t a n s ouais, effectivement. Septic Flesh, trois pièces tirées du dernier album de Great Mass, paru sur Season of the Mist. Entendu à l'instant, p y r a m i d God, juste auparavant, A Great Mass of Death et Vampire from Nazareth, ce sont Trois pièces, excellentes pièces tirées d'un excellent album que je recommande à tous et chacun. Il est 21h40. Nous avons,、euh, le, à peine, en fait, le temps pour que、euh, Sinistros nous présente quelques pièces tirées du dernier Samael. Eh、hey、oui, Lux Monday, il、euh, est sorti en Europe le 29 avril dernier.、Euh, c'est sur nous que le Hour Blast. C'est un excellent album. C'est un retour un peu aux sources qu'on te révèle. Comme Solar、uh, Soul. Ouais, o a i s c'est pas black metal du tout comme above. C'est plus comme Solar Soul. Rain of Light.、Psst. Non. Rain of Light. c e s pas que des. i m p C'est peut-être un peu, mais moi je dirais que ça ressemble plus à Passage. Ça se peut, oui. C'est un, un côté plus, plus métal, mécanique.、Euh... Ben, il est plus, je te dirais, il、euh, y a un. Un côté un petit peu plus industriel de la s é r i qu'on retrouvait il y a peut-être un 4 ans. C'est ça.、Ouais. C'est pas mal sur Solar Soul, mettons, ouais, là, mais plus passé.、Ouais. Parce que Rain of Light est un peu plus techno d a n o s ces bars-là. Oui, effectivement.、Ouais. t'as raison. Parce que Rain of Light il est comme split en deux. C'est comme deux albums. Il y en a un qui est plus ambiant.、Euh, oui.、Euh, en tout cas, moi, selon moi, moi, je l a i é c o u t é au complet et e t é u r Je ne l'ai pas écouté au complet, C'est super, super bon. C'est v r Fait qu'on va y aller avec l a pièce,、euh, la première pièce s'appelle Lux Ferré. Ensuite, ça va être Let My People Be. On va revenir après la peau, ben, après a p r è s ces deux pièces-là, pour, pas s i b l e m e n t qu'on n aura pas le temps de t o u t mettre au complet, là.、Euh, on jasera, pis u on mettra une ou deux autres pièces. p o u r t e r m i n e r Alors, Samael,、euh, Lux Ferré, tiré d'album Lux Monday. C'est parti. Bon, bien entendu,、euh, tiré de l'album Lux Mondi, paru en Europe le 29 avril 2011, Samael, avec les pièces、euh, Of War, Let My People Be et Lux f e r r y Je voulais passer cinq pièces de l'album, on n'aura malheureusement pas le temps. Alors,、euh, vu qu'Antigod, on la connaît. On va y aller avec Ford, on va y aller、Alliance. avec. m On i o a-tu le temps Moi, Je pense que oui. Oui,、si、on a le drôle, temps. On a le temps, ben juste. Bon, ben, ben juste. o n va terminer l'émission,、euh, cette semaine avec 4000 Years, qui est la pièce numéro 5, euh, euh de l'excellent album l u x b o n n y Oui, c'est très bon. Ça sort en Amérique du Nord le 17 mai.、Mm -hmm. Ça va être,、euh, c'est Nuclear Blast. Ici, je ne sais pas qui, qui le sort. D'après moi, c'est une s é r i média ou quelque chose, je, jure,、euh, je crois. Fait que c'est ça. Fait que.、Euh, c'est ça qui est ça. La semaine prochaine, on va avoir une émission qui va être probablement.、Euh, C'est régulière. N'oubliez pas, là, ça commence à 7 heures. Eh oui, 19 heures, 7 heures. i s non, c'est pas la dernière émission de réanimation. Non, on a eu un téléphone tout à l'heure. Quelqu'un croyait que c'était la dernière émission. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas le cas. Ayez aucune crainte. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de 3 heures de réanimation. D'ici là, eh bien, allez tous vous faire foutre. foutre.、Euh... Ciao.